et à toutes, vous écoutez Goodbye Kevin, la 192 e et vous êtes sur Radio Campus plus exactement, bonjour Pierrot bonjour Léna, ça fait plaisir de se retrouver ah oui, puisque tu avais fait la dernière émission tout seul en solo bah oui, ça arrive moi oui, j'avais dit fuck, non je rigole non, bah, on peut pas tout le temps être là Léna. exactement euh... qu'est-ce que tu nous as prévu de beau qu'est-ce que j'ai prévu de beau, j'ai prévu euh, bah, à nouveau euh, du Diaz euh, Diaz polonais efficace, ah. euh, puis après on enchaînera sur de l'Etio Diaz, bruxellois, tiens, allez. Euh, et après de l'anarcho punk écossais, <rire> là c'est vraiment un tour du monde qu'on fait cette cette semaine de mon côté, parce qu'après c'est Garage Mexicain, et après on va en Australie pour un artiste qui euh, a fait un album, où, qui partage son amour entre le punk rock et le post-punk. Ok, d'accord, bah moi je viens compléter ton petit pour tour du monde parce qu'on va se laisser bercer par un petit dub anatolien en première partie de soirée <rire> avant d'aller euh, du côté du Texas vers de la pop euh, romantique, un peu à la beach house, tu verras, c'est pas mal. Ensuite, on part sur une petite collab entre un pianiste et un clarinettiste. Euh, ma foi, c'est très très agréable à écouter. Voilà, je t'en dis pas plus. Et pour finir, un petit revival post-punk new wave britannique des années 50. 80 bouf, bouf, bouf. <rire> <rire> euh, et ben on va commencer avec mon jazz polonais euh, le groupe s'appelle Immortal Onion euh, on va écouter son premier album qui était sorti en 2017 donc ils étaient euh, déjà très jeunes et maintenant ils sont beaucoup plus connus euh, qui était sorti chez Rikiam Records album qui s'appelle Ocelot of Salvation et euh, qui ma foi est très très bon c'est du jazz serré piano contre basse batterie qui est parfois pêchu parfois calme Euh, moi gros gros coup de coeur euh, et du coup je vous propose d'écouter le morceau First Steps d'Immortal Onion et le morceau First Steps euh, chez euh, Requiem Records je vois ce que tu voulais dire par euh, jazz serré jazz serré serré serré tendu attendu Natacha, ben, on enchaîne avec Anatolian Weapons, Weapons c'est l'alias du grec euh, Agélos ou Agilos, je ne sais pas, je n'arrive pas à me relire, <rire> euh, donc Agélos Baltas on va dire, alors lui ça fait depuis 2008 qu'il se produit en tant que DJ, euh, sous plusieurs pseudonymes, mais c'est vraiment avec Anatolian Weapons qu'il a sorti son premier album Euh, « To the Mother of God » en 2019 chez les New-Yorkais « Beats in Space ». Et si on devait résumer son univers, on serait sur du dub méditerranéen, du drone grec et du psychédélisme anatolien. Waouh Ouais, pour te dire un petit peu. Euh, C'est aussi euh, un artiste très prolifique puisqu'il a enchaîné pas mal de sorties euh, sous forme de d'EP depuis euh, avril 2020. Euh, en gros, il a sorti des séries de euh, d'une en une dizaine de volumes à chaque fois. Cette série de P ça me fait rire. <rire> Donc en gros, il y a à peu près 10 volumes, euh, dans chaque volume, il y a à peu près 4 ou 5 morceaux et ça il y a 4 séries. Donc ah. si ça, tu fais le calcul, euh, 4 x 10 à 4, 4 ou 5 x 10 ça fait 50. 50 fois euh fois 5 morceaux euh, 25 250. Ouais. Si tu divises par 10 12, tu as à peu près une vingtaine d'albums. Le compte en... est bon, Marie, en... Marie Ange. Ouais, depuis avril 2020. Voilà, c'est Alors c'est beaucoup plus C'est beaucoup des impros, des choses comme ça et tout On n'est pas sur des... Mais on reste quand même sur des morceaux sympas Si vous avez le courage Allez voir euh, son camp Tout y est euh, Nous on va s'intéresser à l'un de ses tout premiers EP qui s'appelle Black Sea Et qui était sorti en 2018 chez Luride Music Ça fait un petit moment que je l'ai Euh, en magasin, mais que j'ai jamais passé, et là je me dis que c'est l'occasion. Du coup, le morceau qu'on va écouter s'appelle Rahim, il dure 7 minutes 30, on s'arrêtera peut-être aux alentours de 6 minutes 30, on verra, et du coup, vous écoutez « Anatolian Weapons ». C'était Anatolian Weapons avec le morceau Rahim. Moi, je vous conseille d'aller un peu euh, écouter son bandcamp, ce qu'il fait, il y a des choses plus récentes. C'est pas mal. Ouais, ça a l'air d'être un vaste programme, comme tu disais, euh, Léna. Oui, oui, oui. Oui, oui. Euh, on va enchaîner avec un groupe de Bruxelles qui a été créé en 2015, Asmari, qui est une, une sorte d'Odyssée qui fusionne plein de styles musicaux différents, comme le, Ethio Groove le Dub le psyché-funk euh, et euh, également les sons orientaux pourquoi les sons orientaux puisqu'ils avaient sorti un premier EP qui s'appelait euh, Eukera euh, l'année dernière ils avaient fait une série de concerts en Europe en 2019 hein, 2020 c'était oui, pas trop ça ouais. et euh, du coup cette, cette série de concerts et euh, 10 jours de concerts de performance à Istanbul a, a, a étoffé leur son D'accord. Et est arrivé ce projet, samaï sorti chez s Ultra, le dernier le dernier album, qui a été très influencé par cette tournée et ce séjour en Turquie. Donc là, tu as une grosse dose de rythme turc des années 60 dans leur nouveau projet, et notamment dans le morceau qu'on va écouter, Cosmic Masadani. J'ai tout dit. Azmari et le morceau Cosmic Masadani. Musique e euh, cosmique Masadani et euh, du morceau euh, du groupe Azmari. Euh, que dire de plus à part que c'était on sentait pas trop le son turc là. Non mais bon quand même un peu le côté dub. Jazz et ouais, il y, bon yo, dub, euh... jazz, ouais, y a une, une petite un petit break euh, dub. Hmm. Voilà. On enchaîne avec quelque chose de pas radicalement différent, mais quand même un petit peu. C'est Sacha and the Valentines. Eux, ils viennent d'Austin, Texas. Et ils font pas du psychédélisme, comme on pourrait le croire. Euh, non, eux, ils ont sorti leur premier album le 16 avril via le label OUF Records. Euh, on est... Pardon On est sur une pop assez romantique. L'album s'appelle « So you think, you found love ». Et on est euh, ouais sur du romantisme, un peu de nostalgie. Il y a un petit côté « Beach House » dans le morceau que je j'ai choisi. Euh, tu vas voir. Euh, et donc, du coup, ce morceau s'appelle « is. Sacha, Sacha and the Valentines avec le morceau Witches euh, je vous conseille d'aller écouter l'album ça s'écoute assez facilement après je pense que ce morceau là c'est vraiment le meilleur euh, mais ça vaut le coup d'oreille euh, est clairement c'est vrai que la voix on dirait euh, du la, la voix de la chanteuse de Beach House oui et alors il y a dans une autre chanson où tu as l'impression qu'elle chante un peu comme Kate Bush donc tu vois ça change quand même d'une chanson à l'autre ok Euh, on va partir sur une compilation euh, euh, sortie chez Sacré de Bones Records. Compilation qui s'appelle kill by this Rock, volume 1. Et là, dans cette compilation, bah, ça met en avant euh, du punk des années 80, notamment le groupe que je vous avais énoncé en introduction de cette émission, Twisted Nerve. Euh, un groupe qui a été très influencé par euh, l'anarcho punk à la crisis ou Killing Joke, euh, qui était actif depuis le début des années 80 et qui vient d'Ecosse. Et donc, ça fait un Death Rock punk un croque assez efficace. J'aime beaucoup, c'est assez court, c'est efficace, c'est Twist of Nerve et la, le morceau c'est When I'm Alone. nerve et le morceau When I'm Alone extrait de la compilation euh, Kill by Death Rock volume 1 sorti chez Sacred Bonds Records. On continue avec un morceau euh, long également donc ça va trancher avec ce que tu viens de passer euh, avec le morceau enfin, avec le groupe pardon groupe Listening Listening. C'est la collab entre Stéphane Black euh, aka Sweet Babou <rire> et le musicien jazz expérimental Paul Jones en gros eux ils se sont rencontrés à l'université euh, ils ont ensuite évolué séparément euh, dans leur carrière musicale respective on va dire et euh, ils se sont retrouvés bien plus tard autour de références musicales communes et il euh, y en a un qui joue euh, de en fait, ils jouent de plusieurs instruments mais leur morceau euh, leur instrument de prédilection à chacun. Donc il y, y en a un il y en a un c'est la clarinette et l'autre c'est le piano et le résultat ça a donné euh, lieu à un premier album en 2018 puis à un EP en 2019 qu'on va écouter tout de suite. Alors eux ils sont sur le label Prate et Prate il me semble que c'est Moshimoshi Records. Moshimoshi Ouais. Ça ne me dit rien. Ça te dit Moshi Moshi, je sais plus. Moshi Moshi Records Je sais plus. Bon. bon, on verra après, euh, je regarderai un petit peu euh, quel groupe il y a dedans. Euh, du coup, le morceau qu'on écoute s'appelle What's a Girl to Do euh, Et c'est groupe listening, c'est un long morceau, mais c'est vraiment très cool. ouais plutôt smooth. ouais très très agréable. Qui commence tout doucement avec euh, groupe listening pardon avec what's the girl to do Euh et ben on part tout de suite et Moshimoshi euh, Moshimoshi Moshi Records de... qui est le label mais là eux ils sont sur le label Prate qui est un sous-label de Moshimoshi Moshi Records Les Moshimoshi Moshi, on retrouve On retrouve qu'est-ce que je t'ai dit The Au revoir drum... Simons The Drums euh euh Bloc Party Bloc Party disclosure L'Aquili euh, like euh, plein d'autres trucs enfin euh, voilà quoi, quoi et euh, Téléman, euh, Flamingo God et compagnie. Gros gros label. Et ben on va partir sur un style un style euh, radicalement différent avec les mexicains de Los Corlones. Euh, mélange de garage bien rau, quoi, bien, bien. rau, bien violent quoi. Ah. Uh, rough. Ah, bien rau. OK. R, R W. Ah Ouh. non, alors c'est pas rough. C'est raw. C'est raw, c'est Ah mais j'avais bon quoi. Exactement. Ah, bien ouais. cru. Bien énervé. Euh, avec aussi des influences traditionnelles, notamment à la percussion, tu l'entendras tout de suite, et une petite dose de psychédélisme. Donc en fait c'est assez intéressant parce que ça mélange les sons traditionnels mexicains, fusionnés avec des sons punk et rock. Au début j'ai cru que c'était espagnol, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il chante en espagnol. Euh, et donc c'est un album un peu inégal selon moi, l'album il s'appelle Heroes del Sol chez Piccolo Records, un peu inégal, mais ce morceau d'Anza des sols que je vous propose, je le trouve très très très bon. Et euh, on se l'écoute euh, tout de suite. Euh, il va arriver. Il faut remettre le son et c'est bien plus simple. ce qu'aurait l'honnès c'est le morceau d'Anza des Sol aux très, influences très cool. de Black Clips notamment oui très très très cool j'ai bien aimé et ben malheureusement le, je trouve quoi c'est mon goût ouais. personnel l'album il est un peu inégal il est pas aussi fort et euh, puissant de, que de ce, ce morceau là ouais bah ça arrive hein Euh, et ben direction euh, les années 80, dans lesquelles on va se replonger avec un groupe originaire de Croydon, banlieue de Londres. Alors, il s'appelait The Damned, euh, ils se sont formés en 76 et à leur début, ils faisaient plutôt du punk. Ils ont glissé ensuite, progressivement, vers la new wave et le post-punk. En vieillissant, quoi, hein, tout simplement. Là, oui. Ils ont vécu Alors, tout ça, ça arrivait assez rapidement, parce que, euh, du coup, là, on est... Euh, Euh, dans le morceau que je vais on est en 82 tu vois ils se sont formés en 76 en 82 c'était déjà plus euh, new wave post punk ouais. ça a été assez rapide hein, le glissement Bon, bref, pour vous situer un peu la scène, Brian James, euh, qui, a, qui est à l'initiative du projet euh, The Damned, lui, il avait d'abord joué avec le groupe London SS. Et dans ce groupe, London SS, tu as euh, eu euh, Mick Jones. Et Mick Jones, lui, il est devenu plus tard membre des clash ouais pour te situer euh, la scène. voilà Alors, on va pas refaire un cours d'histoire parce que... Parce qu'on n'est pas une conférence de musicologie. Euh... Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est écouter Life's gozone euh, qui était sorti en 82 sur leur cinquième album qui s'appelle Strawberries et qui était sorti à l'époque sur le label Bronze. Donc tout de suite, Life's Goes On de The Damned. Mmh. The Damned, avec le morceau Life euh, Goes On. Oui, c'est ça. Life Goes On. Non. Très exactement. On avait perdu un peu notre fond sonore. Ah, on l'a perdu Le vlog. Là, je crois. Il est là. Ouais, parfait. Le super Omar en fond sonore. Euh, on va enchaîner avec euh, le projet de Jack cherry euh, membre des Vita Vintage Crop. Je crois qu'on a déjà passé. Ouais, ça me dit quelque chose, ça. Euh, donc son nouveau projet s'appelle Dragnet Vintage. Et bah là il nous fait une sorte de punk rock ou post-punk, on sait pas trop à l'évidence, il y a une grosse touche de pop quand même, avec un côté décalé et c'est autoproduit, il y a du Dragnet partout parce que le label c'est Dragnet, le morceau il s'appelle All Rise all rise for Dragnet <rire> et le morceau c'est Wipe It Off Dragnet, <rire> <rire> il aurait pu et bah, on l'écoute. Nightnet Nightnet et le morceau euh, wiped off. Et ben pour clôturer cette émission, Pierrot, moi je te propose qu'on se réécoute un petit morceau de Sacha and the Valentines issu de leur pas euh, de leur premier album qui est sorti le 16 avril hein, qui s'appelle So you think you can love. Et du coup le morceau qu'on peut écouter s'appelle Angel il me semble. Oui oui, c'est ça. sur ce morceau de Sacha and the Valentines et on vous dit à la semaine prochaine en espérant que cette émission vous aura plu à la semaine prochaine <rire>